Mosaïque. Bonjour à toutes et tous, amis fidèles auditeurs, auditrices de la radio Issanganilo. Merci d'avoir bien choisi ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Aujourd'hui, nous allons parler de la déclaration de patrimoine par les hauts fonctionnaires de l'État. C'est le 23 août dernier que le président de la République, Évariste Ndai Chimie, a appelé ses collaborateurs à déclarer leurs biens et patrimoines. Il a, à ce jour-là, donné un délai de deux semaines aux personnalités concernées pour répertorier leur patrimoine et les déclarer devant les juges de la Cour suprême. À la fin du mandat, dit-il, nous allons aussi leur montrer notre patrimoine pour qu'ils se rendent compte que nous n'avons rien volé. Le président d a i c h i m i e l'a dit au terme d'une croisade de p r i è r e en province d n g o s i au nord du pays. La déclaration de patrimoine par les hauts fonctionnaires de l'État est prévue par la Constitution burundaise et la Loi anticorruption de 2006. Quelles sont alors les personnalités qui ont cette obligation de déclarer leurs biens et patrimoines devant la Cour suprême? Quand faut-il déclarer? Les citoyens ont-ils le droit de savoir ce que leurs dirigeants ont déclaré comme patrimoine? Quel intérêt à le savoir ou à ne pas le savoir pour les citoyens, bien sûr? Que faudrait-il améliorer en cas de besoin pour que la déclaration de patrimoine par les grands dignitaires de l'État aille de pair avec la transparence dans la gouvernance? Trois invités sont avec nous sur le plateau. Jean-Claude d Khalil g u a n d e n z a k o vous êtes le porte-parole du président de la République. Vous étiez sur le lieu, je crois, quand le chef de l'État a lancé cet appel à ses collaborateurs. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de m'avoir invité. Effectivement, j'étais Sur place, quand le président a fait cette déclaration.、Mm -hmm. Maître Fabien、oui. Segatois, vous vous êtes un juriste expérimenté, avocat du barreau de Bujumbura. Bonjour et bienvenue. Bonjour, et je dois dire que je、mm -hmm. me suis félicité lorsque le président de la République a pris cette importante décision.、Mm -hmm. Et puis nous sommes avec vous, Faustan Dikoumana. Vous, vous êtes un expert économiste, activiste en matière de lutte contre la corruption et défenseur des droits de l'homme. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de nous avoir invités pour traiter un thème aussi important dans la vie de notre pays. Innocent Bibonimana assure la mise en ondes. Evariste Nzikouanyanga est à la réalisation. Prise d'image de Gracia Justicia Tuikeze et Renaud n y o n g e z a Et au micro, vous retrouvez Léon Sebitaliho. Encore une fois, bonjour ou bonsoir et bienvenue à cette émission. Captez Issa Nanilo, écoutez la différence. D'abord, une question d'appréciation à vous deux. Maître Fabien Segatois, juriste, et Faustin Dikoumana, économiste. L'appel du président de la République à la déclaration de patrimoine et par les hautes cadres de l'État concernés, ça vous fait quelle impression Vous l'avez dit un tout petit peu tantôt. Maître Fabien Segatois, d'abord. Merci beaucoup. Je crois que d a u c u n c e s t que pour bien gérer le patrimoine du pays, il faut le gérer dans toute transparence. Et généralement, pour combattre la corruption, il faut combattre la corruption au haut niveau, parce que c'est au haut niveau, justement, qu'il y a, il peut y avoir la grande corruption. Et en fait, en f i fait n d'éviter justement cette tentation de s'enrichir par les fonctions Que le pays a confié à quelqu'un, il faut qu'on sache ce qu'il avait avant d'entrer en fonction et qu'on sache ce qu'il a eu après avoir、euh, terminé son mandat ou lorsqu'il est relevé de ses fonctions. De là, effectivement, il y aura une certaine moralité publique il y aura un certain respect des biens publics, parce qu'en fait, la corruption, ça veut dire abuser des biens publics. Et moi, je suis très content que le président de la République ait pris cette décision parce que, évidemment, l'exemple du président de la République parle plus que n'importe quelle parole ou quel geste. Vous parlez de, de, de grande et corruption. Est-ce qu'il y a petite et corruption Quelle est la différence Grande et corruption, petite et corruption Si petite et corruption, il y a. Moi, je suis dans la pratique depuis à peu près 40 ans de, de, de carrière d'avocat. La petite corruption, la on la connaît. Lorsqu'on parle de 2 000 francs, de 10 000 francs, de 50 000 francs, d'un sac de, de riz, ça c'est la petite corruption.、Mm. Mais lorsqu'arrive,、euh, de parler de, des millions, des centaines de millions de dollars, voire des milliards, c'est ça la Grand grande, grande corruption. corruption. Votre appréciation par rapport à cet appel lancé par le président de la République, m f a u s t i n d i k o u m a n économiste? D'abord, moi, ça m'a enchanté parce que ça devait marquer un tournant historique dans le combat contre la corruption. Vous savez que la déclaration des biens devenait de plus en plus une question tabou. Quand le président de la République alors décide de prendre le devant au niveau de l'exemplarité pour inviter les rocas de l'État de déclarer leurs biens, c'est vraiment un tournant historique dans la lutte contre la corruption. Et d'ailleurs, je crois qu'il s venait de se passer une bonne période sans qu'une autorité aussi importante puisse s'exprimer sur une question aussi sensible. Donc, nous, c'est vraiment un enchantement, c'est vraiment un encouragement, c'est une félicitation que je, devais, que je devais transmettre au président de la République. Et cette fois, on va vers vous,、euh, Karégua Nenzako, Jean-Claude. Vous êtes le, le porte-parole du président de la République. Est-ce que cette déclaration de patrimoine dont on est en train de parler ici a déjà eu lieu Le délai de, de deux semaines qui avait été donné par le président de la République est, a expiré, je crois, le 6 septembre. Donc,、Bonjour. si je compte à partir du, du 23 août. Je dois d'abord estimer que si le président de la République est en train de suivre cette émission, Radiophonique, il doit être très fier parce qu'il、euh, vient d'être félicité par、euh, des gens en provenance de, certaines, de différentes catégories parce qu'il a pris une décision historique. Ça, c'est une très bonne chose.、Euh, c e s t la question de savoir si les personnalités concernées par.、Euh, cet appel ont répondu favorablement à l'appel.、Mmh. Là, je ne saurais vraiment pas vous dire parce que、euh, seront les, les prescrits de la loi numéro 1 bar 12 du 18 avril、euh, 2006. p o r t a n t mesure s de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes. On ne fait pas ça publiquement. Donc, la déclaration se fait. Individuellement, et ça se fait en privé. Il faut interroger les juges pour savoir. Et d'ailleurs, les juges sont tenus aussi de traiter ce genre de cas en secret. Donc, le président a fait son travail. Il appartient aux personnes interpellées par son appel de faire ce qu'il a demandé de faire. Et moi, Je ne suis ni juge de la Cour suprême,、mmh. ni de la Cour d'appel, parce qu'il y a certaines catégories de fonctionnaires qui déclarent à la Cour d'appel, d'autres au tribunal de grande instance. Ça dépend des catégories. Donc, je vous proposerais plutôt de diriger, d'orienter la question vers ces juges-là. Mais je doute qu'ils. Qui seront à mesure de vous répondre parce que ça se fait. Est-ce que est, si le président de la République va déclarer de ses biens et patrimoines devant la Cour suprême, les juges de la Cour suprême, est-ce que vous ne pouvez rien savoir s'il si, est allé ou pas Écoutez,、bon, c'est la、oui. plus haute personnalité de l'État.、Oui, si le président、les、estime, sont...、si mmh. estime qu'il faut inviter la presse pour prendre des images ou peut-être pour、euh, qu'il ait.、Euh, Donne un message, le président peut le faire. Mais le président, ses biens ont été acquis. Il y a des biens qu'il a acquis avant d'être président.、Oui. Et en Kirundi, il y a un adage qui dit qu'un b u r u n d a i peut、euh, jouir discrètement de ses biens. Sans porter à la connaissance du, du grand public, en qui on dit, on dit, on dit, c'est ce qu'on dit. Et si le président décide de le faire, pourvu qu'il respecte la loi, parce que la loi est claire, la loi est d u r e mais c'est la loi. Il n'est pas au d é c s d e de la loi, c'est ce qu'il doit faire, donc il peut décider de le faire publiquement, parce que c'est une personnalité publique. Il peut décider. Il, il y a aussi une vie privée qu'on doit respecter. S'il décide de le faire de façon privée, Là, je n'estime pas qu'il y a violation de la loi. Donc, s'il ne me dit pas, moi, je ne peux pas savoir. Et, il, ne, il ne doit pas tout m e d i r e <rire> <rire> Il ne doit pas. Donc, vous、ouais. ne devez pas tout savoir de lui. Tout à fait. Tout à fait. Je reviens vers vous, maître Fabien Segatois. Que dit la loi à ce sujet de déclaration de patrimoine par les hauts fonctionnaires de l'État Il y a l'article 95 de la Constitution. La Constitution du 7 juin 2018, qui stipule que lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci, le président de la République, le vice-président de la République, le Premier ministre et les membres du gouvernement sont tenus d e f a i r e sur leur honneur une déclaration écrite de leurs biens et patrimoines adressée à la Cour suprême. Mais il se peut que ce ne soit pas que ceux-là qui sont concernés. Le président, le premier ministre, le vice-président et les membres du gouvernement. Il se peut que ce ne, que ce ne soit pas que cela. Ah, oui, bien sûr, qu'il n'y a pas que cela. La loi est très claire. La loi du 18 avril 2006, portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes, énumère les gens qui doivent. Déclarer、mmh. leurs biens avant、euh, d'entrer dans leurs fonctions. C'est pratiquement tout le monde qui gère les d e n i e r s publics.、Mmh. C'est pratiquement tous les responsables des sociétés, disons les responsables publics, les responsables des sociétés parapubliques. En fait, c'est les, les, les administrateurs communaux. En fait, c'est vraiment une panoplie. Je ne saurais pas vous lire tout, mais c'est tout le monde qui est concerné、mmh. par cette déclaration.、Mmh. Il est vrai. Que, euh, les directeurs généraux, les directeurs d'école. Je ne saurais pas vous dire toutes les, les personnalités、mmh. parce que ça serait fatidieux, mais、mmh. ils sont énumérés sur à peu près deux pages、mmh. avec、euh, au moins quatre ou cinq articles qui les concernent. Et chaque article a pratiquement une demi-page de cela. Et en tout cas, c'est toutes les catégories de personnes qui sont appelées. Agents ou mandataires publics ou les gens qui gèrent les sociétés para-étatiques à quelque niveau qu'ils soient. Et si, oui, et si vous donnez, vous citez certaines de ces personnalités, il peut y en avoir、eh, qui, qui, qui, qui se sentent comme une, pas concernés par, ces, <rire> par ces, cette déclaration. Il y a bien sûr les hautes personnalités qui doivent faire les déclarations dans un délai n'excédant pas 15 jours. à partir de leur entrée en fonction,、mm -hmm. c'est le président de la République, les vice-présidents de la République, les membres du gouvernement, les membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat,、euh, sont tenus de déposer. Je pense que maintenant, on a ajouté même l'ombusman, parce que lorsqu'on a fait la loi, il n'y avait pas d'ombusman,、mm -hmm. mais la loi, pourtant,、euh, la loi l é g i g e ç e à la Cour suprême, évidemment, il y met également l'ombusman, parce que c'est une haute personnalité de la République. Alors, ceux-là doivent normalement déclarer les actions et autres intérêts financiers qu'ils ont, les propriétés et immeubles, les biens mobiliers d'une valeur de plus de 2 millions de francs-bouts. Je dois dire que 2 millions maintenant, ce n'est pas une grande somme, mais lorsqu'on faisait la loi, évidemment, 2 millions, ça valait quelque chose. Alors, il y a d'autres qui doivent faire les déclarations devant la cour d'appel et les tribunaux de grande instance selon le. Leur rang, ce sont les responsables des services, disons les directeurs généraux dans les ministères, les directeurs des départements, les administrateurs communaux, les directeurs généraux et directeurs, s e l o n l e titre, des établissements publics, des sociétés à participation publique ou d'économie mixte, des organismes bancaires, des unités autogérées de la consommation, de production industrielle ou agricole. Tout organisme de droit privé a s s u r e la gestion d'un service public. Il y a les responsables de l'organe financier au sein du même service, quel que soit le titre attaché à cette qualité, soit directeur, sous-directeur, chef de service ou de bureau. Enfin, il y a. C'est finalement. C'est finalement beaucoup. C'est pratiquement tout le monde、mm -hmm. qui est appelé à gérer les biens publics.、Mm -hmm. Euh... Alors,、mmh. le problème, comme il l'a dit le porte-parole de son Excellence-président de la République, c'est que, justement, il y a、euh, cette obligation de ceux qui reçoivent les déclarations et ceux qui sont au courant de ces déclarations de tenir cela secret. Là, on va, Donc, Là, on va y arriver. Effectivement, Là... <rire> on ne sait pas si on a déclaré ou si on n'a、si et... si、pas déclaré.、Mmh. Est-ce que vous estimez que. Toutes ces personnalités que, dont vous parlez ont déclaré ou savent réellement qu'ils ont cette obligation de déclarer Et ce sera la même question à vous, Faustin Nikouman. À ce que je sache personnellement.、Mm -hmm. Je ne suis pas sûr su que toutes ces personnalités qui doivent déclarer savent qu'ils ont l'obligation de le faire. Mais là, monsieur... nul n'est censé ignorer la loi, maître.、Oui, c'est ça, nul n'est censé ignorer la loi.、Oui. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Fonstin-Dikouman, a économiste L'acte de déclaration de bien, poser l'acte, c'est public. Même la presse est invitée. Mais、hum. il y a le caractère secret du contenu de la déclaration. Mais, Mais le faire, c'est public.、Hum. C'est même de l'exemplarité. Là, que... là, il y a une nuance que vous évoquez、voilà. par rapport à ce que l'a dit tantôt le p o r t é p a r o l e du président de la République.、Mmh. Le premier ministre ont déclaré leur s bien s aujourd'hui à la Cour suprême. Ça, c'est un acte public exemplaire.、Mmh. Mais le secret, le caractère secret, c'est le contenu de ce qu'ils ont déclaré.、Mmh. Donc, si la campagne de décadre de bien est lancée, on devra le savoir à la presse. Les directeurs généraux, les ministres, les p l é i n s d e conseils d'administration, les directeurs des départements, les administrateurs communaux, les gouverneurs, les chefs des bureaux de la salle, tout,、mmh. on doit savoir au niveau public qu'ils sont en train d'opposer l'acte de bonne gestion et de transparence. Mais ce que, actuellement, ce que la, la, la loi préserve, c'est le caractère secret du contenu.、Mmh. On ne saura pas jusqu'à maintenant ce que le président a déclaré. Mais on、mmh. saura que le président a déclaré. Mais il y a le porte-parole du président、voilà. qui dit que. C'est ça, ça la nuance. Il, on avait déjà discuté. Il ne, monsieur, il ne sait pas si tel a déclaré.、Si、on n'avait même déjà discuté pas discuté sur ces histoires de déclaration même au niveau a n t é r i e u r Vous savez que même dans l'OTAN, il y avait des déclarations qui avaient été déjà faites. <rire> même en, avant, dans l'OTAN, il y a des p e r s o n n e s qui avaient déjà déclaré. Pe Peut-être que la culture s'est évanouie depuis. Et puisque. De plus s <rire> la culture s'est évanouie.、Mm. Mais je dois dire que toutes ces personnalités, l'acte de déclarer doit être public. Mais malheureusement, il y a même des gens qui devraient avoir déclaré parce qu'ils étaient concernés par la déclaration de Dieu, même avant le lancement de la période du président. Quand vous êtes ministre depuis 5-10 ans. Vous deviez avoir décrété depuis longtemps.、Mm -hmm. Mais comme c'est un appel, c'est du tonnage nouveau que le président met dans le combat contre la corruption, c'est le débit. Il faut que la campagne soit lancée. Il y a le, le, le, le juriste,、euh, Maître Fabien Ségatois, qui dit qu'un délai de 15 jours est accordé à ceux qui sont concernés par cette déclaration, donc après leur entrée en fonction. Il ne faut pas dépasser 15 jours. Est-ce que, est que vous allez parler de, de retard Si, aujourd'hui,、oui, du on i a. Est, parce que la loi est claire. Le président de la République, quand il prête ses serments, c'est public.、Oh, après a p r è s avoir、ans. prêté ses serments,、oui. deux semaines après, c'est la déclaration des biens qui doit suivre. <rire> Peut-être, et, et comme il a dit, et la culture s'était évanouie, comme je l'ai dit, il a voulu d'abord moraliser,、oui. inviter les gens. Vous avez, il a eu la stratégie de. D'évoquer cette déclaration dans une croisade de p r i è r Il fallait les inviter, <rire> les moraliser, les sensibiliser sur l e t questions. C'était une bonne occasion. Pitté, voilà.、Oh. Et puis peut-être on va passer à l'action. Pour moi, le retard,、euh, oui, on peut le constater, mais ça ne gênait pas. S'il si i advenait qu'on commence à faire cet acte noble, le retard, je ne crois pas que ça, soit, que ça puisse vraiment. c a u s e un tour énorme. Et je reviens vers vous, monsieur le porte-parole du président Jean-Claude Carreguan de z a k o On ne va pas s'attarder sur ce que l'on pourrait qualifier de retard, mais il y a Faustin d i k u m a n a qui parlait d'une certaine nuance. La déclaration est publique, même si ce qui est déclaré est tenu secret.、Bon, J'aimerais réagir un tout t i p e sur ce que Faustin vient de dire en matière de la loi. Je n'aime pas m'aventurer. Je préfère lire l'article et peut-être faire un commentaire à partir d'un article. J'aimerais qu'il me trouve à partir de cette loi numéro 1, barre 12, le 18 avril 2009, 2006, 2006. 2006 plutôt, et qui traite de, de la déclaration.、Bon, D'abord, c'est une loi qui a pour objet de prévenir. D'abord, la, la mission première de la loi, c'est de prévenir et puis ensuite de réprimer la corruption et les infractions. Conex, Conex、mm -hmm. Qui sont commises au sein des organes de services publics et privés. Parce qu'il faut aussi、euh, que les organes privés se sentent Concerné. concernés par cette loi, mais aussi les organisations non gouvernementales. Parce qu'il faut aussi. Euh, dirigeant, C'était a une organisation non gouvernementale. Je ne sais pas s'il est toujours là pour un, un autre mandat. ou de, de, de Là, on fait pour autant de mandats qu'on veut, personne ne lève le doigt. L'organisation. d o oui, il dirige.、Oui, l'organisation a été suspendue, je crois. Bon, l'organisation a été suspendue, mais au moins, il, il devrait avoir déclaré dans le passé, selon cette loi, il va nous le dire ici. Donc, cette loi concerne plusieurs catégories du, du domaine public. Du domaine privé. Ici,、si、je vais citer, vous permettez-moi de citer l'article 29. Je, vais, je ne m'en vanterai pas.、Dans、cette loi de décision. Oui, cet、2016. article 29 interpelle en premier lieu le président de la République, l e v i c e p r é s i d e n t Aujourd'hui, il y a un vice-président, il n'y a pas deux.、Premier、parce ministre, que, comme il l'a dit le maître Ségatois, il y a l'ombusman aussi qui est concerné.、Oui. Parce qu'au moment de la promulgation de la loi, il ne faisait pas partie de ses hautes personnalités. Aujourd'hui, il est là. On a aussi le premier ministre, on a aussi les bureaux de l'Assemblée nationale. Et du Sénat,、oui. ils doivent aussi déclarer. Mais aussi, il faut ajouter, ça c'est très important, que la déclaration est reçue par la chambre judiciaire de la Cour suprême, conformément à l'article 31 de la loi numéro 1, 1 barre 7 du、mmh. 25 février 2006. Il y a beaucoup de lois qui, ici qui, qui s'imbriquent.、Mmh. Donc c'est beaucoup de lois. Et à la, la de l i n é a dernier de l'article 30, on dit que la déclaration est reçue de façon. Confidentielle. La déclaration est reçue de façon confidentielle. Ça, c'est la n n é e dernière loi de l'article 30 de cette loi que je viens de vous. Donc, la nuance, vous la rejetez un peu. Oui, tout à fait. Parce que j'aimerais que Fausté me dise dans cette loi, on dit que le président ou ses personnalités citées doivent déclarer publiquement. S'il me trouve vraiment, il n fisque un mot dans la loi qui stipule ça, là, je vais <coughs> me rétracter, je vais dire excusez-moi, j'ai commis m e erreurs, mais, mais La loi est dire, mais c'est la loi, nous devons la lire et laisser les spécialistes l'interpréter. Mais on ne doit pas dire que ce qu'on pense doit être au-dessus au de la loi. La loi est là, il faut. C'est tout. Donc, selon vous, à vous entendre,、euh, s'ils si i ont déclaré ou pas, ça ne concerne que les juges de la Cour suprême et ceux qui sont concernés par la déclaration. Non, d'abord, ils sont redevables devant. La population.、Oui. Ils doivent gérer la chose publique en toute transparence et en bon père de famille.、Oui. Ça, c'est ce le, le message du président avec son gouvernement qui le qualifie désormais de l'état de l'état de l'état d o l i t a t de l、mm -hmm. t a t de l é o n t e l'état de l'état e l é t a e l'état de l é t a de l'état de l é t a de l é t t de l'état de l'état de l'état de de f a m i e l é de l'état de l é de l é t a de l é de t a de l a t de l é t e l a t de l t a t e l t e l é a t de t a t e l é t de l'état e l'état de l é t a e l'état de l t e l a l o i d o n c si Ces personnalités publiques et privées ne déclarent pas r é e l l e m e n bien. Ils doivent savoir qu'à un certain moment, le juge peut invoquer cette loi et leur demander 30 jours après la cessation de leur s fonction s ou la suspension. Parce qu'il、euh, est, est stipulé ici que、euh, mais, mais dans le mois suivant,、euh, suspension, interruption ou à la fin des fonctions, ils doivent aussi déclarer. Pour faire la différence, la différence entre ce qu'ils avaient et ce qu'ils ont à cette époque, à l'époque de l'interruption, de, de, de la feuille de la suspension des fonds. Si ils ne parviennent pas à justifier, d'abord à prouver qu'ils ont déclaré, mais pas déclaré, c'est une infraction. Pas déclaré, c'est une infraction. Effectivement, parce que c'est une violation de la loi. Donc ici, le président a déjà fait son travail. Il a déjà fait son travail, il a interpellé tout le monde. Si Ceux qui ne vont pas le faire. La loi est là. La loi peut. En、euh, Kiondi, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on d s t on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, dit, on dit, o dit, on i t on dit, on dit, on dit, i t r e d i on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, r n d i on d i n dit, on d t on dit, on s i t on dit, on dit, on t on d on dit, on d t on dit, on dit, on d t on dit, on dit, on d i on dit, n dit, on dit, on d i on dit, on d t on dit, on e p e t i t e q u e s t i on que je v o u d r a i s p o s e r à v o u s t o u s i c i p r é s e n t s e s t c e que les c i t o y e n s Je vais commencer par vous-même, monsieur le porte-parole. Est-ce que les citoyens ont ce droit de savoir si telle personnalité concernée a déclaré ou pas ses biens et patrimoines avant et après sa fonction Bon, dire que les citoyens ont droit de savoir. Enfin, finalement, ils n'ont pas ce droit de savoir les, les biens et patrimoines déclarés. Mais est-ce qu'ils ont ce droit de savoir si les personnalités concernées ont déclaré C'est le minimum. Non, écoutez, les, les citoyens doivent d'abord avoir le cœur tranquille que les dirigeants qu'ils ont élus, que les responsables des services publics et privés travaillent en toute transparence. Ça, ils doivent être tranquilles. Et il faut des, les organes de l'État doivent s'assurer que ces citoyens ont. Sont tranquilles sur ce point.、Mmh. Mais dire qu'ils doivent tout connaître des richesses de leurs dirigeants,、pas、si de, la pas loi. De, pas des de richesses.、Euh, Il <rire> faut、euh, se dire euh, que,、euh, que l'acte a été、euh, posé. La déclaration. Euh, que euh, la déclaration non, a été.、Oui. Qu'est-ce que、oui, ça a été ça. respecté? Bon, je suis un citoyen.、Mm -hmm. Moi, ce qui me préoccupe personnellement,、mm -hmm. pas, ce n'est pas de savoir que ces autorités ont déclaré,、mm -hmm. mais c'est de savoir qu'à la fin, parce que, à la fin, de telle façon, je dois savoir、mm -hmm. s'ils ne sont pas enrichis de façon illicite.、Mm -hmm. Parce qu'ils qu n'ont pas de, de bien mal acquis. Parce que les biens. Part, il doit y avoir un partage équitable, il doit y avoir une redistribution de l'économie à toutes les couches de la population. Moi, ce s t qu'ils ne le font pas, parce que la loi est là, Et là, il y a des gens qui, qui piétinent la loi. C'est pour cela que la loi, on crée des lois, la loi est dynamique, du jour au jour, on essaie même chiant, de, de baliser,、méritant. de, de、mmh. trouver des, des paramètres pour améliorer là où la loi est muette, là où. Il y a des, des dispositions de la loi qui ne cadrent pas avec les conjonctures. On essaie de, de, de refaire, de, de faire des aménagements. Donc, la préoccupation majeure pour moi, ce n'est pas de savoir s'ils ont déclaré ou pas, c'est de savoir et d'être tranquille qu'un jour, qu'ils le fassent ou pas, la loi va les poursuivre. Il y, y, y a une loi qui me protège que si quelqu'un s'est approprié des biens qui devraient être e、euh, n patrimoine. Partager. partager collectif, <rire> un jour, ils vont me répondre. C'est ça la préoccupation principale. La même préoccupation, f a u s t i n n i c o m a Anna La lutte contre la corruption, on a mis, porte-parole du p r i s i d C'est un domaine dans lequel je travaille beaucoup d'années. Donc, pour dire que l'histoire de déclaration des biens, on l'a discuté fortement depuis longtemps. Même les lacunes de la loi avaient été relevées. Le fait même pas de, rendre, de ne pas rendre obligatoire cette déclaration, c'est une lacune, presque, une grande lacune de la l o i Il n'y a pas de poursuite à quelqu'un jusqu'à maintenant s'il si ne le déclare pas ses biens. C'est un appel tout simplement, mais le caractère lacunaire de la l o i c'est justement le problème qu'il n'y a pas d'obligation. Même les, je dirais, les réformes qu'on devrait faire, Pour rendre la loi beaucoup plus efficace. Vous savez, depuis longtemps qu'on a parlé de l'amélioration du cadre légal de lutte contre la corruption, on a passé un jour, une semaine à Guitega, dans un atelier qui avait été lancé par le président de la République à l'époque.、Mmh. On a discuté, on a eu même un document très fiable d'amélioration du cadre légal. Donc, même la déclaration aujourd'hui, il y a même des lacunes.、Mmh. Ailleurs, même le caractère secret du contenu de la déclaration n'est pas préservé.、Mmh. Tu t'engages à devenir responsable public, il faut déclarer tes biens et il faut que tout le monde sache. Si vous jugez que vous voulez entourer ça de caractères e c r e t vous ne vous présentez pas à la charge publique. C'est ça le problème. Donc, il y a des lacunes qui avaient été. Encore une autre rectification quand M. le p o r t i e p a r o l e disait qu'il y a v a des ONG, des secteurs publics, une ONG, une entreprise privée, Il est il a p é On est appelé il a, il a à déclarer le bien. Vous-même, vous n'aurez vous vous pas déclaré. On est appelé à déclarer. Une fois l'entreprise a été appelée à, à gérer les fonds publics, il peut y avoir qu'on r o i v e des subventions de l'État, qu'on gère de, de, de, de, de, de, de l'argent public, alors qu'on est dans le secteur privé. Il arrive des fois. Là, alors, on est appelé. Mais dire qu'une entreprise est privée, celui qui dirige une banque est privée est appelé à déclarer, non. On est appelé à d é c r é r e r parce qu'on gère les fonds publics, l'argent du contribuable.、Mmh. Si un jour, alors, une entreprise privée, une ONG aussi, est appelée à gérer l'argent du contribuable, alors, elle est, est concernée par ce principe de déclaration des biens. Donc, peut-être o n va parler plus tard des améliorations qu'on doit faire, mais au niveau de l'amélioration de la transparence, Il, a, il y en a même de, de la crédibilité du nouveau gouvernement. Quand on dit qu'on va faire la déclaration des biens, le ministre sait de savoir que la campagne a débité. Les journalistes, le président de la République, le Premier ministre sont allés déclarer les biens.、Oui. Mais le contenu r de ce qu'ils ont déclaré jusqu'à maintenant, c'est confidentiel, justement.、Oui. C'est aussi confidentiellement à la Cour suprême. Ce n'est pas publié, par exemple, dans la presse. On ne va pas voir t e s autorité s à deux immeubles. Non! Mais on saura qu'il a fait. Donc ça veut dire, on dira, la Cette r o u r s e suprême alors, de faire un suivi minutieux d a n s l éventuel enrichissement illicite、mm -hmm. du cadre concerné par la déclaration des biens. Mais il faut que la culture soit effective. On voit que justement ça a commencé. Ya ya ya ya. Issa Ganilo. En un mot, selon vous. Il y a des lacunes au niveau de la loi. Des lacunes au niveau de la loi sont encore là.、Mmh. Du moment que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. <rire> Monsieur le juriste et maître Fabien Ségatois, avocat du barreau de b o j u m、mmh. b u r a c'est la même question. Est-ce que les citoyens ont ce droit de savoir si les dirigeants et ces autorités concernées ont déclaré ou ils n'ont pas ce droit、en、Ce qui me concerne, je dirais oui. Pourquoi Parce que les citoyens ont le droit de savoir que les hauts responsables qui nous dirigent, à quelque niveau que ce soit, au moins respectent les prescrits de la loi. La loi est lacunaire, c'est vrai, mais au moins ce qui est là, qu'on puisse le respecter et que les citoyens sachent que ce qui est édicté par la loi a été respecté parce que nul n'est au-dessus de la loi. Comment savoir qu'il a respecté la loi C'est que. Au moins, on sache qu'effectivement, il y a eu la déclaration. À supposer même que l'acte de déclaration soit confidentiel, mais au moins que les juridictions qui ont reçu les déclarations puissent au moins nous dire autant de n o m b r e des gens qui ont déclaré par an, autant de n o m b r e des gens qui ont déclaré après leur fonction, et qu'on nous dise au moins qu'il y a eu. Une action disciplinaire contre quelqu'un qui devait déclarer mais qui n'a pas, pas déclaré. Et là, je pense que c'est un, un droit à chaque citoyen. Et comme nous l'avons dit au commencement, nous avons tous aimé, nous avons félicité le président de la République que cette question qui tient à cœur tous les citoyens, il puisse le prendre à bras le corps.、Mmh. Et qu'ils nous disent qu'ils invitent à tout le monde qui sont ses collaborateurs à pouvoir déclarer leurs biens parce que c'est le commencement en fait, de la lutte contre la corruption. Je pense qu'on le fait parce que c'est le commencement de la lutte contre la corruption. Et il y a une chose aussi que les gens ne savent pas c'est que dans la loi, on doit également déclarer les biens et les patrimoines de leurs conjoints, des de enfants mineurs. Qu'ils soient propriétaires, usagers, ou d é t e n t e u r s habituels. <rire> les gens qui doivent déclarer doivent également déclarer les biens de leurs conjoints. Pourquoi、ah bon. <rire> Parce que justement, il y a des fois où on prend le patrimoine et on prend le p a t r i met o i n e on le met au nom des enfants mineurs, au nom des conjoints, et on dit moi, je n'ai rien, je n'ai vraiment rien, je n'ai qu'une petite maison. <rire> et alors qu'en en fait, le tout se trouve dans le patrimoine familial. Parce que. Le conjoint aussi, nous savons à travers les médias en Afrique comment les fils des présidents et autres s'enrichissent d'une façon, je dirais, honteuse.、Mmh. Et alors là, je pense que ça, on l'oublie. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que l'article 37 dit que les déclarations sont périodiques, mais on ne connaît pas cette périodicité. Alors. Ça ne fait rien. Si l'autorité concernée a un mandat de 5 ans, par exemple, normalement, il, après 5 doit... ans, il devrait déclarer ses On... biens pour voir évidemment s'il y a eu un enrichissement normal, parce que c'est tout à fait un enrichissement normal. Donc, il, il, il peut être、normal. obligé de déclarer,、euh, par, par exemple, après seulement 2 ans. Périodiquement, c'est-à-dire que la loi n'a、si、pas dit ce qu'on appelle périodique.、Uh -huh. Normalement, une loi doit, doit être suivie par des mesures d'application. Et c'est ce qui manque, en fait, à cette loi. Et lorsqu'on dit que c'est lacunaire ou ce n'est pas précis,、uh -huh. normalement, c'est. Une ordonnance ou un décret présidentiel ou une ordonnance ministérielle qui devrait éclaircir effectivement la façon de déclarer ce qui est confidentiel et ce qui n'est pas confidentiel. Ça, on le fait généralement par des mesures d'application. Ce n'est pas encore tard, on peut toujours faire les mesures d'application. Mais comme vous me l'avez dit, vous me l'avez demandé, les citoyens ont le droit de savoir si la loi. Qui est la nôtre, parce que nul n'est sans signaler la loi. La loi, c'est un bien public. Il est du i domaine public.、Mmh. Donc, nous devons savoir si la loi a été respectée. C'est tout à fait normal que les citoyens le sachent. Est-ce que vous pouvez y aller directement avec des lacunes Si lacunes, il y a au niveau de la loi, il y a la Constitution, il y a cette loi anticorruption. Au niveau de ces, de ces lois, est-ce est -ce que vous pouvez énumérer des lacunes que vous pouvez、euh... constater Je crois que mon ami Faustel a déjà dit il faudrait effectivement que la loi puisse être revue dans le sens de pouvoir permettre aux citoyens de savoir si au moins on a déclaré et si on peut même arriver un peu plus loin de savoir ce qu'on a déclaré. Parce que les citoyens peuvent dire Ah, mais le monsieur, nous savons qu'il a tel bien, tel bien qu'il a caché. Et, et le citoyen a le droit effectivement d'aider la justice. À pouvoir saisir effectivement la sincérité des déclarations. Parce qu'on déclare sur honneur. Et si on a caché les histoires, ça veut dire qu'on est plus honorable. Donc, en d'autres mots, les citoyens peuvent juger de l'honorabilité du citoyen qui déclare, disons, du responsable qui le déclare. Ensuite, comme je l'ai dit, il faudrait effectivement qu'il y ait des mesures d'application qui puissent indiquer la périodicité dans laquelle on doit déclarer. Et ensuite, la loi doit dire en fait que le, les juges qui ont reçu les déclarations doivent savoir l'enrichissement qui a eu lieu après la déclaration, périodiquement. Ils peuvent, comme la Cour des comptes, peuvent... On peut, on peut donner ça par exemple à la Cour des comptes, qui doivent effectivement vérifier la sincérité des déclarations. Bah, écoutez, je n'étais pas <rire> tout à fait interpellé, je n'avais pas su qu'on allait m'interpeller sur cela. Que la loi s o i t la Kinére, je crois qu'il n'y a personne qui peut le contester, mais là, il faut une étude pour qu'effectivement on fasse la, le toilettage de cette, de cette loi. Pour voir effectivement ce qui manque et l'ajouter, et ce qui est un peu de trop,、mmh. la lever. La loi est lacunaire, selon、mmh. le juriste. Monsieur le porte-parole du président, est-ce que vous allez dire le contraire Non, je, je ne vais pas dire le contraire parce que je dois être honnête、mmh. euh, la majorité des lois、euh, la majorité d est lois s e lacunaire.、Mmh. Si ce n'est pas、euh, dans l e t e m p s au moins dans l'espace, c'est la raison pour laquelle des lois. Sont amendés, e des lois sont revues, des lois sont révisées. C'est le caractère l a c i n a i r e de la loi. La loi est un souci constant. La loi est perfectible. Il faut que la loi cadre avec les conjonctures, avec les circonstances, avec l'OTAN. Donc, au moment peut-être de la promulgation de la loi, Tout semblait être là, mais comme les gens, comme Maître Ségatoire l'a dit, comme f a u s t i n l'a dit, nous devons tous nous mettre d'accord sur cet aspect. Il y a des lacunes. Et puisque c'est un souci constant, puisqu'il est perfectible, une émission pareille, un plateau pareil, peut nous aider, peut interpeller au public. sur, ce qu'il faut faire. Parce que rien n'est, la perfection n'est pas de ce moment de, comme on le dit. Mais, mais si on, on adresse, si on corrige l e s l a c u n e s aujourd'hui, peut-être que trois ans après, on aura aussi besoin, on verra qu'il y a des dispositions quelque part où la loi a été m u e t t e ou l a c u i n é e et on cherchera toujours à améliorer. De toutes les façons, pourvu que le président de la République ait lancé cet appel aux, à ses collaborateurs et les autres personnalités concernées pour qu'ils déclarent leurs biens et patrimoines. Là, c'est un pas. C'est vraiment, un, com comme tout le monde l'a dit, c'est un pas très historique. Et moi, j'espère que les personnes concernées vont d'abord lire et relire entre les lignes de cette loi et faire ce qu'ils doivent faire. En tout cas, les personnalités qui ont été citées par Maître Fabien Segatois, elles sont très nombreuses à être concernées par cette, cette déclaration de biens et patrimoine. Oui, les personnalités sont très nombreuses. La loi ne peut pas être exhaustive, mais a, la loi est une partie de ce que je peux qualifier de thérapie curative. C'est、euh, ces injonctions-là, cette obligation-là de déclarer. Il y a aussi une partie que je peux qualifier de préventive. o u de, de prophylaxie, donc de prévenir. Si Faustin dit que les ONG, les organisations non gouvernementales, sont tenues à déclarer seulement s'ils si gèrent les fonds publics, là aussi, on peut lancer le débat de savoir qu'est-ce qui est fonds publics. Les fonds du contribuable, c'est ce qu'il y a. Si ce n'est pas le contribuable burundais, tout cet argent qu'on utilise dans les ONG, c'est peut-être le contribuable européen ou américain, c'est l'argent du contribuable quelque part. Et ils ont des comptes à rendre à ces contribuables de la façon dont cet argent a été déclaré. Et ici, la loi, Oui, naturellement, merci. o、oui. n v e n a i t à la raison. <rire> Ici, si vous lisez l'article 38 de, de cette loi de 2006, on u i loi de de cette o 2006,、mm -hmm. on dit que les responsables, des services publics ont aussi la, les responsables des services publics doivent notamment à cet effet. Parce que là, on demande aux de,、euh, responsables des services publics, des établissements privés, des organisations non gouvernementales, ont l'obligation de mettre sur pied. Des mécanismes de prévention de la corruption et des infractions connexes. Qu'est-ce qu'ils font Ici, il y a o u i、euh, oui à l i n é a s qui c o n c e r n e ces organisations. C'est entre autres avoir un manuel de procédure qui indique comment les décisions sont prises. Il y a aussi en d e u x i è m e m i l i e、euh, r déterminer euh, le délai h a b i t u e de prise de décision et les règles y a f f é r e n t s Troisièmement, il y a respecter les principes de publicité et de mise en concurrence pré prévues par la loi sur les marchés publics. Parce qu'il y a aussi une opacité, quelque part, même dans les organisations non gouvernementales. Quatrièmement, il doit y avoir un service d'audit. Pour les services publics, il y a l'inspection générale de l'État. Il y a des services d'audit dans les ministères, dans les banques, parce qu'ils s t responsables de l banque. Service des services d'audit, donc,、euh, même dans ces ONG. Oui, d'audit interne. Mais des fois, on peut même commanditer. On peut exiger qu'il y ait、euh, des auditeurs externes qui viennent、euh, évaluer la, la, la situation. Cinquièmement, il faut arrêter le code de conduite du personnel. Parce que tout le monde doit savoir. Ses droits et ses devoirs.、Mmh. On doit signer un, un code de conduite, il y a des manuels de, de procédure, j'en passe. Sixièmement, requêter le personnel si le concours est sur b a des bases t t r a n s p a r e n t e Ici, ça me rappelle l'appel lancé par le chef de l'État, il y a, c'était le 16 de ce mois de septembre,、mmh. on demande aux entreprises. Public et privé, que créer de l'emploi, c'est une bonne chose, mais q u i serait mieux qu'il y ait de la justice, de la transparence dans les recrutements.、Et、je pense que c'est la raison pour laquelle le gouvernement a même demandé aux organisations non gouvernementales de respecter le prescrit de la Constitution sur les quotas ethniques. Parce que la Constitution On est au Burundi, on doit être régi par la loi burundaise comme partout ailleurs.、Et、septièmement, il faut garantir et veiller à la déontologie. Professionnel, ça se passe d o c u m e n t é e t enfin, huitièmement, faire périodiquement des déclarations, M. Segato l'a dit, et des rapports financiers s o n m e t s i e u r s aux organes habilités. Donc, il y a toutes ces mesures-là, comme je, je venais de le dire, il y a une partie prophylaxie, prévention, et des mesures, une thérapie curative, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas,、eh, comme on l'a dit. Il faut d'autres mesures. Par exemple, j'aimerais que dans cette loi, on dit... p autorise r exemple, on, on a aux médias de, de, de savoir nos f i s q u e prendre quelques images ou interviewer quelqu'un concerné. Mais c'est aussi, aussi votre responsabilité. Vous avez la mission d'éduquer vous avez la mission de divertir. Pourquoi ne vous déplaciez pas un jour vers un, un ADG, vers un, un, un responsable d'une banque pour lui demander Auriez-vous d e d é c l a r a t i o n quelque part Ils doivent vous répondre. Donc, il faut、euh, y insérer dans ce genre de questions. Monsieur le porte-parole, il ne faut pas qu'il est... qu y ait de l a m a r g a m s dans ces histoires. Je vais clarifier. Il y a ce qu'on appelle des. Soyez un peu bref. Oui, oui、mmh. il y a ce qu'on appelle décla... plutôt déclaration de revenus générale pour le fisc. Même une entreprise privée, quelque part, dit pas si vous avez payé un impôt sur le revenu. Vous avez déclaré ce que vous avez gagné comme revenu. Ça, c'est tout à fait général. Mais il faut différencier quand vous êtes mandataire public, vous êtes appelé à gérer le budget de l'État, le budget public. Ça, il y a une différence. Mais en tant que citoyen burundais, Quelque part, on avait me demandé qu'il y ait une série de renseignements financiers. Vous êtes directeur d'une entreprise privée.、Mmh. Vous décrez des revenus au fisc pour payer votre impôt et sur le revenu après tout. La déclaration, quelque part, au niveau général, concerne tout le monde. Mais il ne faut pas faire de l a m a r g a m e dans la lutte contre la corruption. C'est quand vous êtes ministre, vous êtes administrateur, administrateur communard, vous gérez l'objet de la commune. Outre vos revenus personnels, vous gérez encore une fois l'objet public. Donc, dans ce cas. C'est la déclaration du patrimoine dont on parle ici. C'est pour suivre justement qu'il n'y a pas d'enregistrement illicite qui concerne quelqu'un qui gère l'obligé de l'État. Mais sinon, dit Faustin, directeur général d la p u i l i d u e c'est revenu avec le fisc. C'est normal. Il ne faut pas donc en faire un amalgame sinon. On risque de ne pas se focaliser sur l'essentiel en matière de lutte contre la sécurité. J'ai une、corruption. petite question adressée à vous, monsieur le porte-parole du président de la République. Vous acceptez qu'il y a des lacunes au niveau de la loi. Et cette déclaration de, de biens et patrimoine, ça devrait, je crois, être une continuité. Que dire des personnalités concernées par cette même déclaration de biens et patrimoine, mais des personnalités qui viennent de terminer Leur mandat. Nous sommes en 2020. Il y a eu des élections. Il y a une nouvelle législature. D'abord. Et ceux qui viennent de terminer. D'abord, le point de départ est de savoir si ces gens-là ont déclaré devant、Avant. le juge lors de leur entrée en fonction. S'ils n'ont pas déclaré devant le juge lors de leur entrée en fonction, il est très difficile de faire la différence entre ce qu'ils avaient et ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc, il y a il y eu a, y a, y a violation de la loi au départ. C'est alors une autre lacune. Oui, c'est aussi une autre lacune. Mais je,、euh, il faut aussi. La, la loi aussi doit avoir son caractère obligatoire. Parce que l'une n est censée、euh, ignorer, ignorer la, loi. la loi. Et tout le monde doit respecter la loi. Il faut que aussi la loi ait son caractère coercitif. Qui oblige à tous les citoyens. Oui, c'était la contrainte. de la loi La loi doit être contraignante. Donc. Désormais, du moment qu'on a déjà identifié ces t l a c u n e c'est plutôt le moment d'interpeller le législateur burundais、euh, de faire son travail. Parce qu'ils sont là, et,、euh, le législateur est là pour faire son travail. Il faut que ce travail-là soit fait. Ils sont payés pour ça. Et j'espère qu'ils vont le faire.、Si. Euh, j'espère qu'ils nous entendent. J'espère que quand ils vont lire cette loi pour savoir、euh, ce qu'ils doivent faire, de telle façon, ils comprendront que. Il y a des lacunes comme toi et moi,、oui. nous le constatons. C'est finalement une, une, une nouvelle lacune, mais, maître Fabien Seratois. Le fait qu'il peut y avoir des, des gens qui terminent leur mandat, mais qui ne déclarent pas parce qu'ils n'avaient pas déclaré avant leur entrée en fonction. C'est déjà une faute. C'est déjà une, une faute, faute. qu'il faut sanctionner. Alors, il y a présomption. Peut-être qu'ils ont déclaré parce qu'ils n'avaient rien à déclarer. <rire> Alors, si, si, si à la fin, maintenant ils ont des biens qui, qui n'avaient rien au début, il y a une présomption. Alors, oui,、évidemment. Alors, Oh, Permettez-moi, Maître, le patrimoine. En tout cas, faut, il n'avait pas zéro bien ouais, et le, patrimoine、si、avant l e rentrer en fonction. Le, le patrimoine a deux parties. Il y a l'actif, il y a aussi le passif. On peut aussi déclarer le, le passif. On peut dire je suis endetté d'autant de millions à la prise des fonctions. Donc, il faut, mais on peut me déclarer moins. Ce n'est pas toujours quelque chose qu'on doit déclarer. Vous avez tout à fait raison. Je, je n'y avais jamais pensé, mais c'est tout à fait correct. C'est tout à fait correct. Mais généralement, on n'engage pas les gens en faillite. Ça, ça, ça, ça, ça serait difficile. Et quoi qu'il en soit, je suis très content de l'expression du r e p r é s e n t e n disons du porte-parole de Son Excellence, parce qu'il voit juste. Et je pense que si tous nous pouvions voir juste comme lui, les choses changeraient très vite. C'est vrai, mais il y a une chose que nous n'arrivons pas à saisir, et c'est là également où il y a une grande lacune. C'est sur les faux. des Bailleurs d e fonds. Parce que ce sont des biens qui nous sont attribués et que nous allons rembourser. Donc ce sont des biens de l'État. Et il faudrait que ces fonds qu'on nous donne, les gens qui doivent les gérer, qu'ils soient nationaux ou, ou expatriés, doivent également déclarer leurs biens. Pour qu'on sache effectivement s'ils ne se sont pas enrichis avec les biens de l'État. Parce que ce sont des biens de l'État finalement lorsqu'ils sont octroyés. À l'État burundais. Or, j'ai l'impression qu'il se cache de r r i è r e les immunités et consorts, qu alors qu'en fait, il y a ce qu'on appelle également la corruption internationale. Si vous détournez les biens que le, les bailleurs de fonds ont donnés, vous, vous êtes coupable d'une corruption internationale. Et, et là, nous devons mettre des bons usages chez tout le monde. Parce qu'en fait, ils le gèrent pour le bien de la population. Et c'est la population qui devra rembourser tôt ou tard. Ce s o n les biens de l'État. Vous avez quand même bien fait de、en、mettre cas, ça alors, sur le plan. Parmi les lacunes、ah. qui avaient été justement relevées,、oui. il y avait le, au niveau de la loi anticorruption burundaise, on avait justement souhaité que, que ces trois puissent concerner les hauts fonctionnaires des organismes internationaux. Et c'est possible en tout cas. C'est possible.、Oui. Parce que même la Convention des Nations Unies. De t e contre la corruption a des recommandations dans son sens. Il appartient à chaque État de s'organiser pour rendre beaucoup plus f o r t sa loi anti-corruption. Mais le standard,、mmh. au niveau de l'Union africaine, au niveau de la Convention nationale u t t e contre la corruption, il y a beaucoup de recommandations qui éclairent, qui orientent les pays, qui veulent vraiment s'attaquer sans faux fouiller à ce fléau, la façon dont ils peuvent légiférer pour bien vraiment combattre. c é t a i t corruption. Si m ê m e aujourd'hui, on dit si quelqu'un ment au niveau de sa déclaration, il n'y a pas de poursuite directement. Ou il n'y a pas de sanction directe à celui qui n'a pas pu respecter la déclaration de bien. Aussi, il faut une institution, un organe spécial, comme l'avait évoqué par exemple la Cour des comptes, qui doit suivre méticuleusement justement. i m probable e n r i g i s s e m e n t illicite de ces cadres. Et à vous、si、entendre il là, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut déclarer.、Euh, il donc, peut déclarer plus qu'il n'a pas. Plus, ou moins. Ou moins, d'abord. On met le d é c l a r e r Ou bien, déclarer plus pour.、Euh, ça et, donc, ça et il n'y a pas, de, pour pour, donc, a a de, pas de poursuite. Pardon, il n'y a pas de poursuite, justement.、Mmh. Donc, je peux déclarer plus. Soit disant que je me prépare à acquérir ce que j'ai déclaré, qu'on puisse pour dire voyez, à la fin de mon mandat, cet immeuble, je l'avais, alors que je prétends l'avoir pendant même le moment où je serai en fonction. Ou bien je mets à déclarer une partie de mon patrimoine. Jusqu'à maintenant, si les vérifications sont faites, il faut même des gens spécialisés dans ces enquêtes, des organismes, des organismes comme le Céline de r e n s e i g n e m e n t financier, pour bien frapper force. Sinon, à la Cour suprême, comme ça, la juridiction de la Cour suprême dit qu'on a déposé comme ça des déclarations. Il faut aussi un personnel qualifié, outillé, à faire des investigations pour prouver justement s'il y a certains hauts cadres qui paraissent. Et mauvaise foi peut ne pas refaire p ou bien. Monsieur Faustin de Koumana,、euh, vous pouvez y aller directement tant, tant que vous avez le micro. Des propositions. Que faudrait-il pour que la, décla la, la déclaration de patrimoine par les hauts fonctionnaires de l'État aille de pair avec la transparence dans la gouvernance D'abord, il ne faut pas que les articles de déclaration de bien s soient dans une loi. Général anticorruption. Il faut une loi spécifique qui ne parle que la déclaration de biens. Quand il faut le faire, les délais, les personnes concernées, l'organisme qui doit recevoir, les principes de vérification, les sanctions qui sont appliquées, comment directement sévir contre ceux qui ne font pas le faire. Donc, pour inviter les gens à en faire une loi spéciale, spécifique. Pour que justement le caractère obligatoire soit préservé, accompagné mais des sanctions sévères.、Mmh. Donc, sinon aujourd'hui, on énumère, déclaré, déclaré, déclaré, mais comme la loi anticorruption parlait d'autres articles, je crois bien et bien que la première、eh, brèche de o vertu s é r i e d'avoir une loi. Consacré justement au préjudice de c l a s e d'objet. Allez même à vérifier l e g u i l l e m e t ce qu'on appelle les, les comptes fiscaux de haut dignité, les comptes fiscaux de haut cadre. Vous avez un revenu sur votre compte fiscal. Vous n o u s décrez que la, la, la, le revenu sur votre salaire. Alors que vous êtes en train de construire des e u m a i n s Il faut voir la proportionnalité entre le compte fiscal du haut cadre du mandat de la République et la proportionnalité avec les revenus. Et c'est ça aussi. Donc, <rire> les comptes fiscaux des hauts de cadres doivent être vérifiés régulièrement. C'est cette façon vraiment et qui, permet, qui permettrait beaucoup plus、euh, donc, la lutte contre la c o u s s o l e à travers le président de la République. De et <rire> aussi enlever le caractère secret. Enlever le caractère Si、sacré. vous voulez vous engager à gérer la justice, en tout cas, moi, par exemple, de f a s t si il advenait que. On me confie des fonctions publiques. On me demande de déclarer, de rendre public les biens que je possède. Je n'aurai pas de contraintes. Parce que je m'engage à l'argent du contribuable, l'argent, les fonds le fond publics. Vous ajoutez quelque si chose Si ma... je vais cacher, je me retire des fonctions. Quelque, chose, quelque chose à ajouter <rire> Maître Fabien s é g a t o i s Pour moi, les lois sont toujours bonnes. Mais le problème qui se pose, c'est le respect de la loi. La loi peut être lacunaire, ou elle peut être ceci ou cela, mais au moins, respectons-la telle qu'elle est au moins actuellement. u moins a Et en attendant, on va l'améliorer, mais avant de l'améliorer, respectons-la.、Mmh. Et si on pouvait même respecter ceci et que tout le monde, sur l'honneur, s'engage à le faire, ça s e r a déjà une très bonne chose.、Mmh. Mais on ne va pas attendre qu'elle soit bien faite, bien écrite. Pour la respecter, parce que même lorsqu'elle sera bien écrite, si on ne respecte pas celle qui n'est pas bien écrite, on ne respectera pas celle qui est, qui est bien écrite. Alors, respectons-la d'abord, telle qu'elle est aujourd'hui. Tout ce monde-là qui est concerné, qu'il puisse déclarer, qu'il le déclare d é c l a r e d'une façon confidentielle ou pas, ce n'est pas le problème, mais au moins qu'on sache qu'ils ont conscience qu'ils doivent le faire. Parce qu'une fois qu'on a déclaré, on aura honte. D'avoir de s'être enrichi dix fois, vingt fois, ça, ça fera un peu haute. Qu'est-ce que l'on avait au début Qu'est-ce qu'on avait au début <rire> Qu'est-ce qu'on a Et où est-ce que vous avez trouvé l'argent pour vous enrichir là, là, ça serait quand même difficile. Et puis, comme, comme Postel a dit, qu'il y ait un organe de vérification de la sincérité de cette vérification. <rire>、euh, de ces déclarations. Avant de terminer, monsieur le porte-parole du président de la République, Jean-Claude c a r r e g o a d e n z a k o Respecter la loi, améliorer la loi là où il faut l'améliorer, c'est faisable Oui, c'est très faisable.、Et、au Burundi, nous en avons l'expérience. Si la constitution a été amendée très récemment, c'est qu'il y avait des lacunes dans les anciennes constitutions. Donc, cela s'applique aussi à d'autres lois, comme je l'ai dit. Les lois qui régissent la société, qui régissent les rapports entre les États, qui régissent la, la vie dans les communautés, c'est un souci constant et doit être amélioré. Il est perfectible. Il faut changer ce qu'il faut changer quand il faut le changer. Là, personne ne peut dire le contraire. Donc, cette émission pour moi, ce s o plateau, a le mérite d'avoir donné un message à, à qui veut entendre que Et、nous avons franchi une étape, nous avons fait des pas, mais il reste à faire. La perfection l e s pas de ce monde. Faut de il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Et en allant de l'avant, comme Maître Ségatois vient de le dire, il faut que les gens respectent au moins la loi qu'on a devant nous. Et dans les re sociétés respectueuses,、euh, les désirs du président ou de l'autorité, ce sont des ordres. Donc, le président a déjà parlé, il faut que les gens respectent. Et se mettre au travail, il faut que les juges fassent leur travail, il faut que les personnes、euh, concernées par sa déclaration la mettent、euh, en œuvre. Voilà tout ce que je peux dire pour le moment.、Mm -hmm. Merci Jean-Claude、euh, k a r i g o a Ndenzako. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du président de la République. Merci d'être venu, merci de votre contribution.、Euh, je vous en prie, je suis toujours à votre disposition.、Mm -hmm. Merci à vous, Fostan Nikumana. Experts, économistes, activistes, défenseurs des droits de l'homme, merci d'être venus, merci de votre contribution. Merci de nous avoir invités. Nous merci à vous.、Présents. Merci à vous également, Maître Fabien、euh, Segatois, avocat du barreau de Bujumbura. Merci beaucoup pour votre invitation. Ainsi、mm -hmm. s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Elle a été mise en ordre par Innocent Bibonimana, réalisation Banyanga, de Variste Nzi Kobanyanga, prise d'image de g r a c i a Justice a t u i k e z e e Reno Nyongheza. Et au micro, vous étiez avec Léon s e b i t a l i o Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments, toujours à l'écoute de la radio Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque. ¡Gracias!